Léonce Vitaliho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Près d'une semaine après la promulgation de la nouvelle constitution burundaise et par le président de la République, le parti UPD Zigamiwanga souhaite la relance du dialogue inter-burundais externe. Vous entendrez dans ce journal Abdul Kassim, le président de ce parti. L'ancien président Sylvestre Nihuan dit de son côté que la classe politique burundaise devrait en tout cas mettre fin aux tergiversations et faire un choix judicieux pour sortir enfin le Burundi de la crise. Dans ce journal également, vous entendrez le directeur de supervision de la stabilité et inclusion financière à la Banque centrale qui dit que les habitants ont besoin de la sensibilisation sur les retraits et versements en banque. Même ceux qui ont de faibles ressources et de revenus sont capables de faire ce genre d'opérations bancaires, selon Prosper Ngendanganya. Et en international, le sommet inédit entre les États-Unis et la Corée du Nord s'est déroulé ce mardi 12 juin à Singapour, où les présidents Donald Trump et Kim Jong-un ont signé un document à l'issue d'un sommet historique. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. La radio de Les habitants ont besoin de la sensibilisation sur les retraits et versements en banque. Propos du directeur de supervision de la stabilité et inclusion financière à la Banque centrale, Prosper Nguendangagna explique par ailleurs que même ceux qui ont de faibles ressources et de revenus sont capables de faire ce genre d'opération bancaire. Il l'a dit ce mardi au terme d'un atelier de... sur l'éducation financière qui a été organisé par le ministère à la présidence, chargé de l'intégration du Burundi à la communauté est-africaine en collaboration avec la la Banque de la République. Suivez Prosper Ngendangany. Un projet d'une stratégie et d'éducation financière a été élaboré au niveau donc, du secrétaire général de la communauté est-africaine. Actuellement, compte tenu des indicateurs d'inclusion financière dont nous disposons actuellement donc, au niveau de la Banque de la République du Burundi, euh, je pense qu'il y a encore euh, un travail à faire au niveau national pour sensibiliser donc, toute la population à faire recours donc, aux services financiers. C'est dans ce cadre que, donc, avec euh, cette stratégie euh, régionale d'éducation financière, il y a espoir que la population puisse maintenant recourir donc, à ces services, quitter donc le circuit informel et passer au circuit formel. Cette stratégie vise toutes les couches de la population. Ce n'est pas que euh, les populations donc, les plus démunies, comme quoi donc il n'y a pas euh, recours euh, à ces services financiers. Cette stratégie vise également donc à sensibiliser même les personnes les mieux nantis pour faire recours donc à ces services. Je pense que euh, tout le monde va tirer donc bénéfice donc de ces stratégies plus de 96% de besoins de sang ont, euh, sont donnés dans tous les hôpitaux à travers le pays. Lors d'une conférence de presse, lundi, le directeur général du Centre national de transfusion sanguine explique que c'est grâce aux donneurs volontaires et aux nouveaux appareils rapides et efficaces dans le traitement du sang. Le CNTS a pourtant besoin de passer à la séparation du sang, selon Jean Boscon-Douarugira, et atteindre à l'autosuffisance et à la sécurité transfusionnelle. Il indique également que ce Le centre a déjà organisé comment le sang doit être donné facilement aux patients dans les quatre coins du pays. Ornella, Ornella Mucho pour plus de détails. Lors de cette conférence de presse, docteur Jean Bosco Dwarugira fait savoir que les patients vivant à l'intérieur du pays n'ont pas besoin de venir à Bujumbura pour chercher du sang. Il explique que le CNTS a déjà décentralisé ses services. Le Centre national de transmission sanguine est relayé dans les régions par des centres régionaux de transmission sanguine qui font la même chose que le siège. Et ces centres régionaux se retrouvent au niveau de Bururi, Il y a un centre régional à Gourouli, un centre national de transmission sanguine à Chiletok, un centre national de transmission sanguine à Bitega et un autre en Rosie au nord. Alors on ne pourrait plus dire qu'il y ait des patients qui descendent sur le Bujumbura pour pouvoir être transfusés. Le directeur général du CNTS indique également que le sang n'a pas de prix. Toutefois, il précise que les frais exigés sont utilisés pour les actes et les outils médicaux. Le sang n'a pas de prix, il n'a même pas de coût parce qu'on n'a jamais compris le coût d'une vie et d'une santé. Nous, nous allons à la, au travail et nous collectons le sang, nous le ramenons et nous ne demandons qu'une simple contribution de la part de ceux-là qui viennent s'approvisionner en sang. Cette contribution est libellée en termes de recouvrement seulement du seul coût de la poche et de la trousse. Le coût d'une poche et d'une trousse, tel que libellé dans l'instruction de l'autorité hiérarchique et ministérielle, est de 5 000 pour la poche et de 1000 francs pour la trousse, et cela depuis 2013. Le SNTS indique qu'au Burundi, le rapport de 2016 sur l'activité du SNTS montre que ce sont les accidents de roulage, les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire entre 15 et 44 ans, qui sont les plus consommateurs de sang. Merci Ornella. Page politique pour vous dire que le parti UPD-Zigamiwanga souhaite la relance du dialogue inter burundais externe après la promulgation de la nouvelle constitution par le président de la République la semaine dernière qui a déclaré que ses mandats prendront fin en 2020. Abdul Qassim, président de l'UPD, trouve que ce dialogue viserait la préparation des échéances électorales de 2020. Il demande à la facilitation de convoquer une autre session de dialogue afin que les figures politiques qu'en exil puisse rentrer. Suivez. Nous, nous pensons qu'il n'y a jamais eu de crise, mais il y a eu des problèmes, des malentendus politiques. Alors, quand il y a des malentendus, il faut toujours un dialogue pour qu'on puisse dissiper ces malentendus. Les gens ont toujours parlé de crise, mais en réalité, il n'y a pas de crise dans notre pays. Des malentendus, oui, comme dans toutes les communautés humaines. Pour dissiper totalement ces malentendus, nous proposons que le dialogue puisse continuer avec l'ombusman du Burundi, pour deux fois qui a réuni les, les responsables politiques à Kayanza pour deux fois. Et il y a le facilitateur Mokapa qui a déjà réuni les, les acteurs politiques à Arusha. Nous pensons que ces gens-là devaient faire un autre pas pour qu'on puisse aller de l'avant, pour que finalement, aujourd'hui, on parle d'une feuille de route, une feuille de route qui va nous permettre de participer aux élections de 2020 sans qu'il y ait de rancœurs et pour que pour finalement que tout le monde puisse accepter les résultats qui seront issus des, des urnes dans les élections de 2020. On a besoin aussi de parler de, du code électorale, de la composition de la CENI. des questions pareilles puissent faire qu'on ait des élections réellement crédibles, des élections transparentes en 2020. Qui participerait à ce dialogue Les acteurs pour les responsables des partis politiques, parce que ils sont les premiers à être concernés par les questions politiques. Je crois que euh, le dialogue doit s'inscrire dans les mœurs, dans les, les habitudes des Burundais. Il sait déjà, il fois qu'il s'enracine. Et euh, nous, on voudrait que euh, toutes les questions, tous les malentendus soient résolus par la voie de dialogue et non plus jamais par la voie de la force. Mais parmi ces hommes politiques, il y a ceux qui sont poursuivis par la justice pour mon monde. Mais ceux qui sont poursuivis par la, la justice, ne sont pas nombreux. Je crois qu'il y a un grand nombre d'autres responsables de partis politiques qui ne sont pas poursuivis par la, la, la justice. Cela semble bienvenu. Ce n'est pas parce qu'on est poursuivi par la justice qu'on est réellement euh, coupable. Je crois que euh, ils, ils ont déjà rencontré Moukapa, euh, ils, je crois qu'ils sont ils peuvent euh, euh, discuter avec tout le monde là il n'y a pas de problème et euh, mais si mais aussi pour ceux qui sont Poursuivi par la justice, je crois qu'il devrait aussi euh, être disponible pour que euh, finalement la, la justice se donne euh, son euh, son mot pour que parce que ce n'est pas parce qu'on est poursuivi par la justice qu'on est réellement euh, coupable. Au gouvernement burundais, nous demandons de comme il, il est de son devoir de protéger les politiciens qui éventuellement pourront rentrer d'ici peu. Nous demandons alors aux, aux ces politiciens qui sont en exil de vaincre la peur et de pouvoir rentrer. Et pour l'ancien président burundais Sylvester Nivanungagna, la classe politique doit mettre fin aux tergivérisations et faire un choix judicieux pour sortir de la crise burundaise. Il estime que l'opposition politique et la mouvance présidentielle devraient s'adapter aux circonstances de l'heure pour une bonne sortie de la crise. Suivez-le. Un homme politique doit toujours se voir, s'ajuster. Et la démocratie, encore une fois, ça se construit au moins à deux entre, bien sûr, ceux qui détiennent le pouvoir Ils doivent également être flexibles, mais aussi ceux qui s'inscrivent dans l'opposition. Je vais vous donner un exemple concernant comment le président américain Dadaï et les candidat candidats avaient agi. Je vous le dis à partir de ce qu'il m'a dit lui-même, quand le président français François Mitterrand avait réuni les présidents du Rwanda, du Burundi et du Zahir à l'époque. Dans ses commentaires, le président Dadaï m'a dit qu'il avait dit au président Mitterrand que la démocratie se construit dans un rapport... Entre ceux qui sont au pouvoir et l'opposition, chacun doit faire ses efforts. Et que des fois, des horaires de l'opposition peuvent constituer également des obstacles à la démocratie. Je pense donc qu'aujourd'hui, nous avons le devoir euh, au niveau de tous les partenaires de la vie politique nationale de nous ajuster correctement pour qu'on soit des acteurs de la démocratie qui stabilisent ce pays, le Burundi. Alors, quel conseil pourriez-vous euh, lancer à l'égard de l'opposition et de la classe politique qui est au pouvoir aujourd'hui pour que justement les élections de 2020 puissent remplir les conditions exigées Que les uns et les autres soient flexibles. Il faudrait analyser effectivement ensemble les conditions qui devraient être réunies pour garantir le pluralisme politique aux élections prochaines, pour le garantir de la liberté, pour le garantir de la transparence. Ce débat que cela pourrait être fait obligatoirement à l'extérieur ou à l'intérieur est un débat qui devrait prendre fin. Quand on sait comment les forces politiques burundaises, autant au niveau du pouvoir qu'au niveau de l'opposition, se meuvent essentiellement ici au Burundi. Il faut que les uns et les autres s'adaptent. Il faut que cette opposition aussi s'adapte. Je me souviens d'une phrase qui m'a Augustin, qui disait Commentaire, il faut l'accompagner jusqu'au bout. Moi, je pense que si on opte pour un dialogue ici, il est possible d'avoir des représentants dans ce dialogue de tous les courants politiques qui connaissent au pays. Il ne faut pas que la politique soit limitée à des individus. Il ne s'agit pas de vous mettre en avant vous-même. Il faut savoir quest ce que vous prétendez avoir comme force. Vous l'avez au nom de l'organisation qui vous représente ou au nom d'une opinion qui vous représente et non au nom de vous-même. Si votre organisation, si l'opinion qui vous représente n'a pas d'assise au sein des populations qui décident en démocratie, cela ne peut conduire nulle part. Certains enfants de moins de 18 ans sont visibles dans les rues et dans les marchés de la capitale Bujumbura où ils vaquent aux diverses activités commerciales. Cela étant au moment où ce mardi 12 juin est une journée mondiale de lutter contre le travail des enfants. Certains des enfants qui se sont exprimés sur nos micros indiquent qu'ils viennent travailler à Bujumbura à cause de la pauvreté qui sévit dans leurs familles respectives. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Une brève International avant la chronique santé, pour vous dire que le sommet inédit entre les États-Unis et la Corée du Nord s'est déroulé ce mardi 12 juin à Singapour, où les présidents Donald Trump et Kim Jong-un ont signé un document à l'issue d'un sommet historique. Et cela a eu lieu après de nombreuses tergiversations et plusieurs menaces d'annulation selon nos confrères de RFI. Ce tête-à-tête -tête est le premier de l'histoire entre un dirigeant américain en exercice et un leader nord-coréen qui ont signé un document commun. Les États-Unis et la Corée du Nord s'engagent à établir de nouvelles relations entre les deux pays afin de répondre au désir des peuples pour la paix et la prospérité. Ils s'apprêtent à unir leurs efforts pour mettre en place un régime de paix durable et stable dans la péninsule coréenne. Réaffirmant la déclaration de Panmunjom du 27 avril 2018, la Corée du Nord s'engage à œuvrer pour la dénucléar... dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Les États-Unis et la Corée du Nord s'engagent également à rapatrier les dépôts et des militaires américains disparus au combat lors de la guerre de Corée. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé de ce mardi, on vous parle de la maladie d'Ebola qui est causée par le virus dit Ebola, lequel virus est souvent répandu par la chauve-souris. Le docteur Martin Manilakiza, infectiologue, précise qu'une personne peut tomber malade ayant mangé des animaux sauvages et qui ont le virus d'Ebola. Et d'ajouter, n'est-ce pas, Alida Naikeza, qu'il n'y a pas jusqu'ici de traitement contre cette maladie. Le virus d'Ebola provoque la maladie d'Ebola et ce virus se trouve dans les chauves-souris, comme l'explique Dr Martin Manidakiza Infectiologue. Le virus d'Ebola, c'est un virus euh, qui est normalement est bergé par euh, les chauves-souris, mais ces chauves-souris ne tombent jamais malades. Après, ces chauves-souris vont le transmettre aux animaux sauvages comme les singes. L'homme euh, va se contaminer en manipulant du sang ou en manipulant des cadavres ou en mangeant ces animaux euh, sauvages. Docteur Martin précise que la fièvre est un des symptômes de la maladie d'Ebola. C'est une forte fièvre. Ce sont des douleurs qui peuvent être localisées partout au niveau du thorax, au niveau du ventre, au niveau de la peau, au niveau des articulations. Ça peut être aussi des signes comme une perte de connaissance, ça peut être aussi des vomissements ou une diarrhée qui peuvent entraîner un état de choc hypovolémique. Au stade ultime, le patient aura une hémorragie d'abord interne et une hémorragie qui va être extériorisée au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau des organes génitaux, au niveau des urines, une diarrhée aussi sanglante. Pour cet infectiologue, personne n'est à l'abri de cette maladie, mais les plus exposés sont ceux qui mangent les animaux sauvages. Toute personne peut attraper ce virus. Ce sont des gens qui manipulent des animaux sauvages qui vont d'abord attraper ce virus, c'est-à-dire ces gens qui font la chasse. Mais une fois qu'il y a quelqu'un qui a le virus, c'est-à-dire que tout le monde peut euh, attraper ce virus. Il va se localiser dans toutes les parties du corps, que ce soit au niveau du cerveau, du tube digestif, des organes Partout, partout dans l'organisme de façon à ce que tous les liquides biologiques de l'homme contiennent ce virus. La contamination de cette maladie peut se faire par tous les liquides biologiques. docteur Martin. S'il y a une personne qui a déjà le virus, il va transmettre ce virus par tous les liquides biologiques, que ce soit le sang, que ce soit les liquides que le patient a vomi, que ce soit les matières fécales que le patient a fait en faisant la diarrhée, que ce soit la salive, que ce soit les urines, toutes ces substances contiennent le virus et il peut en transmettre à quelqu'un qui est en contact direct avec le malade qui a le virus d'Ebola. Docteur Martin tient à signaler qu'il n'y a pas de traitement à l'endroit de ce virus. Le traitement qui est disponible, c'est le traitement des symptômes, le traitement de la fièvre, des douleurs, des vomissements, de la diarrhée. Et s'il y a un choc hypovolémique, c'est le remplissage, c'est-à-dire qu'il faut que le patient soit dans une unité de réanimation pour être bien hydraté. Et s'il si y a l'hémorragie partout, ce sont des transfusions. On peut se prévenir de la maladie d'Ebola. Pour ceux, il y a des règles à suivre. Il y a les moyens de prévention qui sont primordiaux. S'il si y a quelqu'un qui est suspect d'avoir l'Ebola, il ne faut jamais le toucher avec les mains. Et il ne faut pas que son corps soit en contact avec votre corps. Du coup, il y a des moyens efficaces pour lutter contre ça, il faut se laver les mains régulièrement, il faut porter les gants, il y a aussi des habits de protection, il faut protéger les yeux par les lunettes, il faut protéger la bouche par des masques. Docteur Martin Manedakiza, infectiologue, ajoute que cette maladie est incurable et que 30 à 90 des personnes atteintes finissent par mourir.